Unité 4. Leçon 1. Exercice 2. Rapporter les paroles. Écoutez pour vérifier. A. Tu viens au cinéma Elle demande si je viens au cinéma. B. Non, je vais travailler. Il dit qu'il va travailler. C. Tu veux un café Elle demande si je veux un café. D. D'accord. Il dit qu'il est d'accord.